Ummabad, wa inna fai al kalam, kalamullah wa shayr al haddi hadju Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam wa inna shar al umul muhdafatuha waqulla muhdasatin bidat waqulla bidatin balala Donc comme j'expliquais qu'on va faire aujourd'hui un, un nouveau livre. En fait, c'est pas on va faire le livre au complet, mais on va lire des parties d'un livre qui parlent d'un sujet qui a rapport avec le Manhaj, -Man et euh, on va réfuter certaines idées des Shisbyim, des gens qui appellent à la démocratie et au vote et aux élections et des trucs de tout ce genre, et qui disent que ça c'est dans l'Islam et que c'est parmi, parmi eux, il y en a qui vont juste dire même que c'est obligatoire dans l'Islam et que ça fait partie d'une obligation religieuse que de voter et de faire partie ou de participer aux élections. Donc nous on va montrer Inch'Allah que les élections et tout ce qui a rapport avec la démocratie, les trucs de ce genre, ça n'a rien à voir avec l'Islam, ça n'a jamais rien eu à voir avec l'Islam, ça vient en réalité d'un système de coufre qui, qui est opposé à la religion du prophète, la religion de, qui est opposé à la religion de tous les prophètes, hein, parce que tous les prophètes viennent avec la même religion, et donc il n'y en a aucun d'entre eux qui, qui a enseigné à son, à son peuple. la democratie. En dan kom ik uitleggen samen met inshaAllah, Al Het is Al hele grote kloof. We hebben het Abu de kloof tussen de verschillende al systemen. al hebben al over de kloof tussen de verschillende religieuze systemen. We hebben het over de kloof tussen de verschillende religieuze systemen. We hebben het over de kloof tussen de en par le chef également, euh, yani Mokbel ibn Hadi al-Wadi'i. Oké, okay? et donc, qu'est-ce qu'on va faire We de On va lire quest que chef a écrit, le chef du Yamal, chef Mokbel, En we gaan lezen wat de que le chef euh, a écrit aussi dans l'introduction, De chef Abdul, Abdul Wahab, Mohammed ibn Abdul Wahab al-Abdali. Puis après on va commencer tout de suite le chapitre 2 qui a rapport avec les votes et les élections. Et donc le chef dit « Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan anfi, kama yuchibb rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharikala, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh, amma ba'd, فقد اطلعت على, على ما كتبه الاخ الفاضل الشيخ حسن بن قاسم الحسني فوجدت فيه من المناقشه, من المناقشة للحزبيين التي يصدق عليها قول الله تعالى او عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ولا تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ذوق لشيخ الزكاء pour commencer Il dit qu'il a, il a trouvé ce, le, ce livre, le livre que le shaykh a écrit, que c'était une bonne discussion au sujet de qu'est-ce que les Hezbollah ont ramené hein, comme Shubuhat au sujet de la question des démocraties. Il n'a pas rentré encore dans, dans le détail, mais il le dit. et Il mentionne un verset à ce sujet-là. Après, il dit euh, un verset. Et ce verset-là, c'est le verset 135 dans Surah An-Nisa. et qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer la suite, et après, je vais traduire le reste du texte pour que ce soit plus clair. Monakashatun lazim, monakashatun lazim fiha al-Adl wal-insaf, comme a mara na Rabbi na biqoolihi, wa ida qol tum faadilu walla kana da qurbah, azawajal. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الاخوان المسلمين في اليمن كانوا أقوى الإخوان المسلمين في سائر البلدان ولكن هل لازم العدل والانصاف مع إخوانهم أهل السنة الجواب يعرفه أهل السنة اليمنيون فهم الذين اصطلوا هم الذين اصطلوا بنار الضرب والتهديد والطرد من المعاهد وأخذ مساجدهم من أيديهم أما الآن فحق فحق لنا أن نردد قول ربنا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وقول الشاعر لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملك جنوده ضاق عنها السهل والجبل عند, عند أن كان يقرأ علي القارئ في البحث الذي قال به الشيخ الفاضل حسن بن قاسم كنت أتذكر قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا وقوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيبلغه فاذا هو زاهق وقوله تعالى أما فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض حقا لقد نصرت ايها الباحث السنه وكشفت عوار الحزبيين الملبسين على المجتمع الاسلامي فحق لنا ان نتمثل بقول الشاعر ستبدي لك الايام أي ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار ما لم تزودي وانا متاكد ان عند الاخوان المسلمين من البلاء اكثر مما قد زهر فحسبنا الله ونعم الوكيل ونسال الله ان يبارك لنا في في اخينا الفاضل الشيخ حسن بن قاسم وأن وان يجزيه عن هذه الصراحه خيرا ويعيذنا من واياه من كيد الاخوان المسلمين الحاقدين على اهل السنه انه جواد كريم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دو كيف زين الشيخ مفضل Il a dit que cette recherche qu'il a faite, c'est une bonne discussion, et une bonne réputation, une bonne argumentation contre les chizdiyyy. Et, à ce sujet-là, il dit, on devrait, on doit dire, la parole d'Allah wa ta'ala, le verset 135, dans Surah nisa Il dit que ça mérite qu'on dise au sujet de, euh, de ce qu'il a écrit, ce verset-là dans le Coran. Oh les croyants, observez strictement la justice, et soyez des témoins vérités comme, comme Allah leur donne, fût-ce contre vous-mêmes, contre vos pères et mères, et vos, vos proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux, et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice, si vous portez un faux témoignage. Ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc, c'est pour dire que le cheikh, il dit que euh, le frère qui a écrit cette, cette, cette euh, recherche sur le sujet, ibn Qasim, eh ben, il l'a fait avec justice. Hein. Et il a été honnête dans sa, dans sa discussion, comme Allah nous l'a ordonné dans le Quran. Et lorsque vous dites quelque chose, soyez juste, même si c'est, euh, pour des proches parents. D'accord? Et il dit, et ça c'est le verset 152 dans Surah Al-An'am, et il mentionne aussi le verset 5 dans Surah Al-Ma'ida. Et ne faites pas que votre haine pour un peuple vous pousse à vous écarter de la justice. Soyez juste, c'est plus près de la piété. Donc le frère il dit que les Ikhwan al-Muslimin qui étaient au Yémen étaient parmi les plus forts parmi les Ikhwan al-Muslimin par rapport aux autres pays, c'est eux qui avaient plus de force. Et le cheikh il dit mais est-ce qu'ils ont traité leurs frères d'Ahl al-Sunnah avec justice Il dit la réponse, on le, tous les, les, les frères d'Ahl al-Sunnah du Yémen ils savent La réalité de cette réponse. Parce que c'est eux qui ont été traités euh, de toutes les façons par le feu, les coups, les menaces, les expulsions des, des, des instituts, euh, des institutions de, ou des instituts où il y a de l'enseignement et des mosquées euh, qu'ils ont pris à la force. Et aujourd'hui, c'est-à-dire les frères d'Ahissouna, ils ont été chassés, expulsés des de, de, de, de mosquées et des instituts à l'époque, et donc et le Cheikh ici, dit, et donc nous on, a, on peut dire aujourd'hui, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Sourat Yunus, le, 27, le verset 23, « Ya'e Yohannas, innama bariokum ala infosekum, ô vous les hommes, votre injustice n'est que contre vous-mêmes. <coughs> » il mentionne des, des, des, des, un vers d'une poésie, il dit, mais bon, je vais passer la traduction de ce, de, de cette, de ce vers qu'il a mentionné, après il dit, lorsque quelqu'un quelqu me lisait la, la, le livre ou la, la recherche que le frère a écrit, moi j'ai pensé à des versets dans le Coran, au et à mesure que j'écoutais le frère qui me lisait ce livre, j'ai pensé à des versets. Il, dit, il a mentionné trois versets. Il a dit j'ai passé au verset 41 euh, 81 dans surat Al-Isra. Il dit la vérité est venue, le faux s'est en allé. Certes le faux c'est ce qui passe, ce qui est détruit, ce qui est éliminé. Il a passé un autre verset, c'est le verset 18 dans surat Al-Anbiya, c'est que Allah Ta'ala il lance la vérité sur le faux et il la détruit et la voilà qu'elle qu disparaît. Et il a pensé à un autre verset dans Surah al le verset 7. Et il dit, dans ce verset-là, l'écume du torrent s'en va au rebut, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Et ainsi Allah propose des paraboles. Donc c'est ça. Donc c'est pour dire que ce qui est bon, ça reste. Qu'est-ce qui est bénéfique, ça reste. Et qu'est-ce qui est mauvais, ça disparaît et ça se fait emporter par l'écume, par euh, par le reste. Donc euh, le chef des chabkans dit En vérité, tu as sorti donné euh, la victoire par ce que tu as écrit à la Sunna et tu as démasqué. Euh, Le, les ruses et les, les mensonges que les islamistes utilisent hein, comme comme tromperie contre les sociétés musulmanes et donc euh, yani yeah, eh, on doit dire on, on doit dire comme le poète a dit les gens vont te montrer vont te montrer ce que ce, ce que tu ignorais et euh, yani yeah, eh, on doit faire avec le temps les, les, la vérité se sait tout le temps Il y a des choses qui vont devenir comme information qui vont te faire comprendre la réalité des choses. Et donc, on confirme que qu'est-ce que le frère a m'enseigné au sujet des Irwan comme problème, comme égarement, eh ben, c'est rien par rapport à ce qui, en réalité, la réalité de leur égarement, c'est juste une partie qui a été démontrée ici. Le, la réalité est encore plus grande comme de, de, de ce qui existe chez eux comme problème. Mais il dit, Allah nous suffit, et c'est lui le meilleur gaha, et on demande à Allah de, nous, de donner la, bar la baraka à notre, à nous et à notre frère, euh, Cheikh Hassan ibn Qasim, et de lui remercier pour cette clarté qu'il a utilisée, cette franchise, et qu'il nous protège, ainsi que lui, contre les ruses des Irwan, qui sont remplis de, de, de, haine contre les gens d'Al-Sunnah, Et euh, c'est certes Allah qui est généreux et qui euh, peut nous protéger contre ces gens-là et il n'y a pas de mouvement ni de force acceptée en Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. Donc, ça c'était juste une petite introduction que le Cheikh a fait, c'est juste pour encourager le Frère, euh, encourager le Frère dans son effort, et qu'est-ce qu'il a écrit au sujet des أبخلزي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب العدلي الوصابي إلى يكفي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد تصفحت, تصفحت كتاب أخينا الفاضل حسن بن قاسم الحسني أرائه المسمى الأدلّة الشرعية لكشف التلبيسات الحنبية. فوجدته كتابا كيما بذل مؤلفه جهدا يشكر عليه في ضحى شبه الحزبيين باللذلة من الكتاب والسنة وفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي إمام وخطيب مسجد السنة بالحديده Donc, il dit que, Alhamdulillah, assalamu alaikum wa ala Et puis ensuite, j'ai lu, j'ai feuilleté le livre du chef Hassan ibn Qasim al Rayni, Et, euh, qu'il a l'a appelé Al-Adil al-Shari'i, l'épreuve de la charia pour démontrer les mensonges et les faussetés des Hizb'i'il. Et il dit que j'ai trouvé que c'était un livre très très bénéfique. Et que l'auteur de ce livre, il a dépensé beaucoup d'efforts pour et en, en, en y reconnaissant envers lui du fait qu'il a démontré la fausseté des choubouhats, des khisbiyin avec les preuves du Coran et de la Sunna que Allah nous donne de fier à lui à nous ainsi qu'à lui et qui qu et qu l'amène vers qu'est-ce que euh, Allah aime et qu'est-ce qu'il agrée et ça c'est la parole de ce chef ensuite <coughs> on va commencer tout de suite avec le premier, le, la première partie euh, au sujet justement de ce manhaj que les, les Iraniens utilisent euh, et c'est qu'ils appellent les musulmans à utiliser le, la méthode de la démocratie pour arriver au pouvoir. Peut-être même qu'avant de rentrer justement dans ce, ce sujet-là, on va faire peut-être une petite explication, une petite introduction, ok C'est que le manhaj des, les, Premièrement, les Ikhwan, quand on parle des Ikhwan, il faut comprendre que on, ça ne concerne pas uniquement le groupe Ikhwan, musulmans fondé par Hassan al-Banna, mais on, on, on veut dire par là tout, toute organisation musulmane ou groupe ou parti qui utilise cette méthode et qui appelle à la même, à la, au même manhaj que le manhaj des Ikhwan, parce que les Ikhwan... C'est les premiers parmi les, les musulmans qui ont commencé ce genre d'organisation, ou ce genre de, de, de groupe, hein, qui sont des groupes politiques, qui ont pour objectif de soi-disant ramener l'islam par un principe politique ou par des, des euh, mouvements euh, de, de rassemblement des gens sur des principes et sur des règles. Qu'ils ont établi et c'était bien entendu fondé par Hassan al-Banna à, à l'époque, mais aujourd'hui il y a plein d'autres groupes qui ont les mêmes principes ou les mêmes tendances ou les mêmes systèmes que eux, qui s'appellent pas Ikhwan al anousslemis mais qui ont les mêmes tendances que eux et qui sont répandus un peu partout dans le, le monde. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on parle de ces gens-là, on ne parle pas juste de ce groupe-là, mais de tous ceux qui ont ces tendances-là, parmi les groupes des armes, parmi les gens de Beda. Et ils appellent à toutes sortes de façons pour reprendre le pouvoir dans les musulmans. Et euh, parfois c'est les parfois c'est les coups d'État, parfois c'est la violence, parfois c'est le terrorisme, parfois c'est toutes sortes d'autres méthodes qui sont toutes contraires au Qur'an et à la Sunna et à la voie des Salafis. Et parmi les méthodes qu'ils utilisent, il y a la méthode qu'on appelle les élections et euh, le suffrage universel et la démocratie, et qui fait partie des méthodes qui sont en contradiction également avec le Coran et la Sunna, et on va montrer pourquoi c'est contraire au Coran et à la Sunna, hein? parce que euh, le problème des musulmans aujourd'hui, sont trompés par ces termes-là, parce que dans, le, dans leur esprit maintenant, on a réussi à leur faire croire, ou à leur faire penser que démocratie égale liberté, justice égale à, il y a toutes sortes de choses qui sont soi-disant en apparence positives, mais qui cachent beaucoup de fausseté et d'égarements. Et les gens, ils prennent pas attention, ou ils donnent pas vraiment le temps d'étudier la réalité de ce système-là, et en quoi il est en opposition avec le Tawhid, et en quoi il est en opposition avec les fondements de l'Islam, de la Ilaheen Allah et de Muhammad Rasulullah. Et donc, euh, on va parler de ça, Inch'Allah.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 الاختيار واجراء قانوني يحدد نظامه ووقته ومكانه في دستور او لائحة ليختار على مقتضاه شخص او اكثر لرياسة مجلس او نقابة او ندوة او لعضويتها او نحو ذلك محدثة ذو Le chef est du, ouais, ah oui. Donc, premièrement, les élections, c'est quoi? C'est le fait de choisir, hein, de choisir, et c'est un processus, hein, les élections, c'est ça, c'est le fait de choisir, c'est un processus par lequel, euh, il y a les, c'est un processus qui est établi ou déterminé, ou, euh, il y a par le système, euh, Dans son dans sa façon dans son organisation, il est, il est déterminé par le le, le système. Euh, et on détermine, par exemple, quand est-ce qu'elles ont lieu, où est-ce qu'on va les faire, hein. et euh, ça c'est déterminé bien entendu par la Constitution ou par euh, par euh, une déclaration soi-disant du peuple ou des choses comme ça. Euh, et on essaie de choisir par ce par ce moyen-là, par ce ce suffrage-là ou pas ce, ces élections, on essaie de déterminer ou de choisir soit une personne, ou un individu qui va diriger, ou bien un groupe de personnes, comme par exemple des députés, ou bien des, des représentants, ou bien une assemblée, ou bien un comité, euh, ou bien des membres d'un comité, d'accord Et donc euh, tout ça c'est dans le but de d'arriver à choisir soit une uh, personne ou un groupe de personnes et ça c'est tiré d'un d'une encyclopédie ou d'un dictionnaire euh le mu'jam al-wasit après il dit wa al-muntakhab man lahu haqq al-taswit fi al-muntakhab man lahu haqq al-taswit fi al al Muntahib, c'est celui qui vote, celui qui donne sa voix. Et Al Muntahab, c'est celui qui pour qui on vote et celui pour qui, qui est élu. Donc celui qui reçoit le plus de voix dans ce système, ben, celui qui, qui remporte les, les élections, on l'appelle al Muntahab. Non, en tout cas, al Muntahab, c'est celui à qui on donne nos voix dans les élections. En arabe. Là, on parle tous des termes arabes. Hein, alors qu'à l'origine, la, à la, à c'est pas des termes, c'est pas des principes qui viennent de, de la langue arabe. Hein, ça existe, hein, ce terme-là, ça existe dans la langue arabe, mais bien entendu, c'est récent dans l'histoire. Parce que ça vient des occidentaux, là, les principes de démocratie, c'est eux qui l'ont élaboré, qui l'ont établi dans leur pays, puis après, ils ont traduit ça, puis par la suite, c'est venu dans les pays arabes. Deuxième point, mas par les élections. Ça vient de quoi C'est quoi l'origine de ce système-là Est-ce que ça vient de l'islam ou ça vient d'autres choses Ben, tu vois que le chef il m'explique maintenant. Les démocraties à l'occidentale, les je dit que la démocratie occidentale, mécréante, euh, c'est l'origine unique pour, euh, et c'est la seule origine de ce système euh, par un, de suffrage universel qui est bidet, c'est-à-dire qui n'est pas à la base dans la religion. C'est une innovation. Hein, ça fait partie des bidets puisque c'est pas un système qui est venu par la révélation quelque chose qui est pas rôti, dans le sens que ça s'oppose au fondement même de la base de la foi, de la ilaha illallah et de l'Ukhamd al Rasulallah, et ça, ça a été expliqué par plusieurs des rechercheurs qui ont écrit à ce sujet-là. D'accord Donc ça vient de l'Occident et ça vient du Kufar, ça vient pas de l'Islam, ça vient pas de la religion musulmane et que c'est une bid'a' et que c'est contraire aux bases de l'Islam. الشيخ فالشعب هو مصدر كل نوع من السلطات الدستورية والإدارية وغيرها وكان من الطبيعي إنساء هذه المبادئ المبادئ الحرية الشخصية والمساواة وألمنت الحكومة وجمهرت الحكومة إذاء هذه المبادئ الاجتماعية أن أل لا ألا ألا تكون السلطة حكرا على طبقة دون طبقة فاختير لذلك طريق الانتخابات والتمثيل لفترة محدودة حتى يكون الممثلون Mul uh, Ma'deruna Am Irada Sisha Ashab waara i donc qu'est ce qu'il dit un uh, chef al Mubarak Fouri? Il dit que donc euh, l'origine de cette démocratie là euh, d'où ça vient, c'est que ça vient du fait que les gens qui l'ont établi, ils disent que c'est le peuple qui sont à la base des, des autorités ou de la, de la souveraineté c'est la démocratie. La démocratie, ça veut dire que le pouvoir qui, qui appartient au peuple, le pouvoir du peuple de se diriger lui-même. Ça, à, à la base, qui est à l'origine de l'idée de démocratie, et que toutes les, toutes les autorités, toutes les souverainetés, les différents niveaux de la souveraineté, appartiennent soi-disant au peuple. Et donc, euh, les principes de base de la démocratie, c'est la liberté individuelle, l'égalité, euh, le fait que le, le, le, le gouvernement soit laïque, hein, opposé à ou qui ne soit pas en faveur d'aucune religion en particulier parmi les religions, et que ce soit euh, le peuple qui soit euh, à la base de tout ce qui se passe dans, dans les décisions des. De, des, des Des, auto, des, des, des bases de la souveraineté de la société, que ce soit constitutionnel ou autre, donc c'est ce qu'il mentionne, et donc il dit que c'est le peuple qui, qui doit être représenté, puis euh, peu importe le, la classe sociale, hein, le niveau, la classe sociale, et donc c'est pour ça que c'est par la voie des, des élections que ça doit être fait et qu'il doit y avoir des représentations. Euh, par des votes durant une période bien précise pour qu'il y ait des représentants qui vont exprimer la volonté du peuple et les opinions du peuple. Ça, c'est euh, pris dans un livre qui s'appelle Les partis politiques dans l'islam. Euh, après, il dit, قائم على أساس سيطرة رأس المال إذ إن أصحاب رأس المال هم الذين يفوزون بمقاعد المجلس النيابي أما الفقراء فيفوتهم ذلك لأنهم لا يجدون ما ينفقون على دعاياتهم الانتخابية كما أنهم يفتقدون الوجاهة الوجاه الاجتماعية Donc ici, euh, le chef, il mentionne la parole d'un autre, qui s'appelle Abdul, Abdul Ghani al-Rahal, qui s'appelle Al-Islamiyoun wa Sarab c'est dans un livre qui s'appelle Al-Islamiyoun c'est-à-dire les islamistes et le mirage de la démocratie. Et dans ce, dans ce passage-là, il dit que ce système, c'est-à-dire le système de la démocratie, c'est le peuple qui dirige le peuple, hein, le peuple parle, le peuple qui est dirigé par le peuple. Et euh, c'est lui qui c'est est le peuple qui soit à la base des des des pouvoirs des pouvoirs de la de la société le pouvoir législatif le pouvoir judiciaire le pouvoir euh, exécutif etc et c'est lui qui dirige euh, c'est le peuple qui dirige ça et et donc euh, à la base il faut que ce soit ceux qui ah, ce, ce doit être eux qui vont posséder le capital et l'argent, ceux qui sont à la tête. Pourquoi? Parce que le chef il dit ou bien la personne qui a écrit ça dit que euh, pour faire des, des pour avoir le pouvoir dans un dans un système démocratique, il faut être, il faut pouvoir faire de la publicité. Il faut pouvoir faire de la publicité pour pouvoir euh, faire sa campagne électorale. Et pour faire, donc si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne peux pas faire une, une campagne électorale qui va être euh, assez forte pour être élu, et donc tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent, et c'est pour ça que les gens sont obligés de faire ce genre de, de partis, les, les partis les, les politiques électoraux, et donc, c'est pour ça qu'un pauvre ne pourra jamais être euh, au pouvoir ou être élu. Ou bien, euh, Quelqu'un par exemple qui euh, qui n'a pas une belle apparence disons, ne pourra pas être élu parce qu'il ne pourra pas attirer la faveur euh, de disons, euh, de la, disons euh, la faveur de la société et ils vont pas ils vont pas pouvoir l'accepter. Donc il faut que la euh, c'est ça c'est du marketing. Il faut que la personne ait une apparence qui va plaire et il faut qu'il ait quand même des moyens pour se faire Une bonne campagne électorale, sinon ça marche pas. Donc, déjà, même s'ils prétendent qu'ils sont contre les classes sociales, puis qu'il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre, eh bien c'est complètement impossible dans la réalité, euh, dans ce système, qu'un pauvre atteigne le pouvoir, ou euh, soit au pouvoir. Après, il dit, Wallah, bah, tout ça, c'est un peu la démocratie. Donc, le chef, il dit, euh, La base, c'est quoi l'origine de djummo democratie. Il-nażen al De democratie, dan, kijk wat ze zeggen. De heer Mohammad Al Nandalji, al zegt dat dit de basis het woord democratie een woord is dat niet Arabisch is en dat étranger, dat de qui de regels maken. Wat peuple. dat? Dat betekent dat de mensen de regels maken. Wat betekent dat? Dat betekent dat de mensen de regels maken. Wat betekent dat? Dat betekent dat Qui, qui va légiférer des, des législations qui lui conviennent, sans même se retourner à la révélation d'Awas hein Donc en réalité, c'est comme si le peuple, il se faisait lui-même comme étant le pouvoir législatif, et il est donc celui qui est adoré, hein, comme un dieu, hein et comme si le peuple devenait le dieu, son propre dieu. Et il décide par lui-même de qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit, de qu'est-ce qui est halal, de qu'est-ce qui est haram. Et donc, euh, il fait ça par l'intermédiaire des députés dans le, dans le Parlement qui représentent soi-disant le peuple et qui vont voter pour les lois et les trucs de ce genre. Donc ça, c'est dans le livre « Haqiqat al-Shura » sur l'Islam. Donc, le chef, il a bien expliqué ici un point important au sujet de la démocratie. Et vous voyez par exemple, beaucoup d'islamistes, de, des musulmans qui font partie de ces groupes d'Ikhwan, qui veulent se montrer modernes, qui veulent se montrer euh, ouverts à la, à la, au principe des koufars, et quand ils vont parler euh, avec les koufars, ils vont jamais entrer avec eux avec le, la parole d'Allah, et les versets, et les hadiths. Pourquoi Parce qu'ils savent que les koufars ne croient pas en ces choses-là, et justement ils veulent jouer au jeu avec les koufars. Euh, le jeu de la démocratie est commencé donc à euh, mentionner des choses par rapport à l'islam sans jamais mentionner les preuves qui sont reliées à ces choses-là. Donc quand ils essaient de parler au Koufar sur le fait que les musulmans, on doit faire telle ou telle chose, ou qu'on doit s'éloigner de telle ou telle chose, ou que ça c'est une loi et qu'on doit l'expliquer, eh bien eux, ils ne mentionnent pas les preuves ou les choses qui ont rapport avec ça, mais ils essaient de justifier ça sur le plan de la liberté individuelle. Et le fait qu'on on est libre et la constitution donne la liberté religieuse, etc. Pas sur le plan que, écoutez, ça c'est Dieu qui nous a dit de faire ça et donc on a le droit de le faire, et même on est obligé de le faire parce que notre Créateur nous a demandé de faire ça. Et donc vous voyez par exemple, dans les pays musulmans qui sont soi-disant démocratiques, eh ben, parfois, euh, il y a les il y a des questions où les gens vont commencer à, à, à discuter, est-ce qu'on doit faire telle ou telle loi à propos de quelque chose, alors que cette loi elle existe déjà dans le Coran. C'est quelque chose qu'il y a déjà par exemple, euh, il y en a qui demandent, hein, qui, qui discutent la question, est-ce qu'on doit faire une loi contre le harcèlement, le harcèlement sexuel dans les pays musulmans. Et donc c'est absurde de penser ça de se demander est-ce qu'on doit faire une loi euh, contre l'harcèlement sexuel euh, au travail dans les pays musulmans puisqu'on sait que dans l'islam déjà c'est haram le harcèlement sexuel dans le Coran et dans la Sunna et en plus de ça la mixité au travail c'est haram et beaucoup d'autres choses de ce genre qui sont clairement haram le zina c'est haram hein? donc comment quelqu'un va demander est-ce euh, qu'on doit faire une loi alors que tout ça, c'est clair dans le Coran et dans la Sunna, donc c'est pour ça que des fois on voit ces gens-là, quand ils, la façon dont ils discutent, que ce soit des avocats ou des juristes ou des juges dans les pays musulmans qui se basent uniquement sur des lois faites par l'homme, et bien tu les vois par, discuter de ces choses-là, et les islamistes aussi parfois, ils parlent de ces choses-là juste sur un plan de la démocratie, jamais sans mentionner les preuves et les arguments qui viennent du textes de la révélation. Après, il y ar rahal qui dit, die kalima, «jem'''un, «van nahu-shaab,», oui. «kratos, », «van nahu-sultat, la démocratie, ça mène deux mots grecs, c'est ça qui est expliqué ici. Démocratie, c'est deux mots, euh, deux mots. Un mot qui veut dire «demos», euh, «demos qui veut dire le peuple», et l'autre mot, c'est «kratos, », «qui veut dire le pouvoir. Et donc, ça veut dire, donc, le pouvoir du peuple. Demos, kratos, démocratie. Maintenant, vous démocratie. D'où vient cette idée de démocratie? Comment ça Comment ça c'est apparu cette chose-là? Mohammed al-Jami, Rahimahou Allah, la ولدة تفكير طويل ولكنه تفكير غير موفق ونشأت عند الغرب النصراني الذي آرض عن شريعة الله بل غير وحرف في الكتب السماوية حتى صلط الله عليهم ملوكهم الظالمين فأذاقهم سوء العذاب بدعوى التفويض الإلهي ليفعلوا ما يشاء يشاءون فصارت الشعوب الغربية النصرانية بعد تغيير الكتب السماوية وتحريفها تعيش بين تعيش بين ظلم ملوكهم وتصلّت كنائسهم التي لا يقل ظلم ظلمها عن ظلم الملوك. فإذا كانت ملوكهم و ملو فإذا كانت ملوكهم تظلمهم تتصرف فيه وتتصرف فيهم وفي أموالهم كما تريد فإن كنائسهم تسخر, تسخر منهم وتستخف عطولهم وتزين لهم تعليف غير الله وتلقنهم أناشيدة أناشيدة حسينة في مناسبات كثيرة والذي أريد أن أصل إليه أن الغرب النصراني أراد أن يتخلص من ظلم ملوكهم فقعدوا اجتماعات ومؤتمرات كثيرة فقرروا أخيرا نظرية سياده الشعب، وهي نظرية, نظرية تنتلق من تصور الحادي إذ يتصور أن الناس خلقوا ثم اهملوا فتركوا دون أن تنظم حياتهم ويبين لهم الخير من الشر والنافع من الضار ليتخبطوا بأنفسهم في محاولة تنظيم شؤونهم ومن هنا ناشأت فكرة السيادة للشعب أن الشعب هو صاحب السلطة بدل سلطة الملوك وهي فكرة ملشدة تتنافى مع قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت Le Cheikh dit qu'à la base, cette idée là elle vient de quoi la démocratie? Elle est née d'une réflexion très très longue hein, qui a eu qui a eu, qui a eu, qui a eu euh, lieu ah non, qui s'est passée sur plusieurs siècles ou plusieurs années, et c'est une mauvaise pensée en fait qui n'a qui n'a pas eu de, de succès, parce qu'elle vient du de l'Occident chrétien. Qui s'est détourné de la loi d'Allah Ta'ala et en fait qui a même déformé et falsifié les textes qui ont été révélés et les livres qui ont été révélés par Allah Ta'ala à ces peuples-là. Donc ils ont déformé leurs textes et leurs livres et leurs religion, ils l'ont falsifié et tout. Et jusqu'à ce que Allah Ta'ala mette sur eux leur, leur roi injuste et ces rois injustes-là les ont euh, châtiés de toutes sortes de façons, et euh, ils ont même prétendu qu'ils étaient là comme des représentants de Dieu sur terre, c'est-à-dire ces rois, souvent ils disaient qu'ils étaient là pour, pour représenter Dieu sur terre et leur pouvoir, hein, ce, ce pouvoir de, de Dieu sur terre, et donc ils faisaient ce qu'ils voulaient avec le peuple, hein, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les peuples occidentaux chrétiens, après que leur livre céleste ait été déformé et falsifié. Et donc, ils vivaient entre l'injustice de leur roi et le pouvoir écrasant de leurs églises qui euh, n'étaient pas moins injustes que l'injustice le, de leur roi. Et donc, euh, leur, leur roi était injuste envers eux et leur, leur religion et leur chef religieux, l'Église catholique, étaient également injustes envers eux, et se moquaient d'eux, et, euh, et Annie écrasait leur raison en leur faisant euh, paraître beau la, le fait d'adorer autre que Allah et l'idolâtrie et toutes sortes d'égarements qu'on connaît tous dans le christianisme. Donc euh, qu'est-ce qu'il dit, le chef il dit là où je veux en venir c'est quoi C'est que à cause de toute cette injustice-là, les, les occidentaux, le, les chrétiens de l'Occident ont voulu se débarrasser de l'injustice de leur roi, et donc ils se sont organisés, ils se sont réunis dans toutes sortes de con, conventions, et de, de, de, de, de séminaires, de conventions, ils ont fait des, des réunions pour essayer de discuter, euh, et ils sont, ils sont arrivés à la conclusion que la bonne façon de régner, c'était avec l'idée de la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple, c'est-à-dire la démocratie. Et c'est une idéologie qui part d'une idée qui est athée à la base, que, qui, qui, part, qui part de l'idée que les hommes ont été créés comme ça, et les, par hasard, hein, vous connaissez le Big Bang, la théorie de l'évolution, Hein, les hommes qui descendent du feu et tout. Ouais. la qui est venue après, mais à la base, il y avait toujours cette idée-là qu'à la base, les intrus, c'était des êtres sauvages qui étaient, qui, qui régnaient comme avec les règles de la jungle et la loi de plus fort. Puis, par la suite, il y a eu des rois, puis tout ça. Et donc, après, il y a eu, soi-disant, le contrat social, hein, où les individus acceptaient d'abandonner une partie de leur euh, liberté, pour pouvoir euh, conserver la plus grande partie de leurs droits, et, euh, etc. Donc, tout ça, ça a été expliqué par les philosophes des couple et tout ça. Mais là, ils sont venus à la fin pour dire qu'ils que devaient être dirigés par le peuple et que le peuple, c'était à la base celui qui détenait toutes les, tous les pouvoirs. Euh, au lieu de, des rois, ça devait être le peuple qui devrait diriger et choisir de ses propres lois. Hein, parce que les Hommes à la base, ils n'avaient rien, soit dit ils n'avaient pas rien pour distinguer entre le bien et le mal, entre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui, qu qui est bénéfique, qu'est-ce qui est nuisible, etc. Donc il faut, il faut que l'Homme soit disant par ses propres moyens intellectuels, arrive à découvrir ces lois-là, puis qu'il se, qu se gère par lui-même. C'est n'est pas euh, Dieu, ou un prophète, qui amène des lois pour guider les hommes, c'est les hommes eux-mêmes qui doivent décider de ça, et faire eux-mêmes le système, et euh, c'est là que le Cheikh mentionne le verset qui dit <rire> Et il dit que cette idée qui est l'idée de la démocratie ou de la souveraineté du peuple, elle est rejetée par la parole d'Allah subhanahu dans ce verset-là, et dans d'autres versets aussi, mais parmi les versets qui montrent la fausseté de ce système, c'est le verset qui dit « nous avons suscité dans toute nation des messagers, un messager en disant pour dire aux gens adorez Allah et écartez-vous du ta'ar'ut, écartez-vous de tout ce qui est adoré par euh, les hommes ». Et donc, euh, ça c'est un exemple pour dire que Allah ce n'est pas, pas vrai. Il n'a pas, créé, il a pas euh, laissé les hommes comme ça sans leur montrer le droit chemin, sans leur distinguer entre le bien et le mal, sans leur donner des lois et des règles à suivre. Non, il a envoyé des messagers, il a envoyé des prophètes à travers les, les, les, les temps, à travers les peuples, pour montrer aux hommes le bien et, et le mal, et pour les guider, et pour euh, leur expliquer les lois à suivre, et les lois à respecter, pour savoir qu'est-ce qui est bien et mal, et tout ça. Et donc, c'est pas vrai que les hommes sont laissés à eux-mêmes et qu'ils doivent par eux-mêmes tout décider et tout choisir ces choses-là. Après, euh, le, chef dit, euh, le, chef, le chef qui a écrit ce livre il dit, il dit Il dit que le chef ne le pas, Safir Rahman al il a, un, il a euh, dans son livre Al-Ahzab, euh, Al-Siyatir Al un, un, une explication qui se rapproche de cette explication-là, donc il nous, il nous incite, il nous encourage à y retourner. Ok, maintenant on a clarifié ça, on a fait un petit résumé là, de tout ce qui a rapport avec la démocratie, c'est vraiment, euh, disons basic, comme on dit, là c'est la base, hein de qu'est-ce qui a rapport avec la démocratie. Mais là, on peut disons juste avec cette idée-là qu'on a maintenant, on est capable déjà de comprendre à quel point la démocratie est contraire à l'islam. Mais pour que ce soit encore plus clair, le chef il a mentionné les, euh, savez, les méfaits de la démocratie. et là, Il a mentionné beaucoup, il a mentionné beaucoup de méfaits. Euh, mais à travers ces exemples que le chef a mentionnés comme problèmes ou comme Contradiction à l'islam dans, dans, dans ces principes démocratiques-là, on va être capable de comprendre pourquoi la démocratie est contraire à l'islam. شيخ <coughs> dit, « المتحدث في بيان هذه المفاسد لا يتعجب العجب هذه بل حتى وصل بهم الأمر إلى الاستماتة في الدعوة إليها مع أن الناظر في هذه المفاتد يعلم حقيقة مدى مصادمتها لنصوص الوحي من الكتاب والسنة ولكن قد يجاب عن ذلك بما ذكره شيخنا محمد مان الجامي. حيث قال ان هؤلاء احد رجلين احدهما فليست لديه معرفه للنظام الاسلامي وفي الوقت نفسه لم يتصور حقيقه ما يجري في ذلك المجلس من الكفر بايات الله والسخريه منها فهذا لم يستبن سبيل المؤمنين كما لم يستبن سبيل المجرمين أما الثاني فهو إنسان يعرف سبيل المؤمنين بالتفصيل ولكنه لا يعرف سبيل المجرمين إلا من حيث الجملة ولا يتنبه ولا ينتبه لتضليلاتهم وتلبيسهم وتظاهرهم بخلاف حقيقتهم وهو حسن النيه محب للخير ولكنه ينخدع قد ينخدع وهذا شأن كثير من الفضلاء الذين قد يخدعهم دعاة البرلمان أو المجلس الشعب قائلين لهم إنما نريد المصلحة ولا نريد الخروج على الشريعة ولو لم نشترك في المجلس الشعب لم نقدم أي خير أو مصلحة للمسلمين الشيخ يتحدث أيضاً يتحدث عن المساكة la démocratie tu vas t'étonner de voir comment certaines personnes essaient de prendre permis ou de dire que c'est permis de participer dans les parlements et de rentrer dans la démocratie. C'est rendu grave hein, à un point que euh, allez, lorsque tu regardes ces gens-là, tu vois à quel point ils appellent à ces choses-là, et ben tu réalises que ces gens-là font partie euh, de deux catégories de personnes. Comme le chef Mohammed Ammam l'a expliqué, Donc, il y a les gens qui, qui appellent à la démocratie au nom de l'islam, ou bien pas au nom de l'islam, mais juste disent que c'est permis de le faire dans l'islam, eh bien ils font partie de deux catégories. Regardez maintenant les, les soi-disant, euh, les gens d'origine arabe, d'origine non arabe aussi, qui sont des gens qui viennent des pays musulmans, qui sont soit en France ou en Europe ou en Amérique du Nord maintenant, qui rentrent dans des partis politiques. Euh, qui sont pas des partis musulmans. Bon, même si c'est musulman, déjà, on sait que c'est contraire à l'islam. On n'a pas le droit dans l'islam de faire des partis politiques. Mais, ils rentrent dans des partis qui se disent pas religieux du tout. Ce des partis qui sont laïcs, le parti libéral, le parti conservateur, le parti euh, même national, euh, comment ça s'appelle, parti québécois, et d'autres partis. Eh ben, ils rentrent dans ces partis-là et puis ils se font candidats. Euh, dans ces parties là et ils appellent les gens à voter, les musulmans et les non-musulmans, mais on les utilise surtout comme des représentants pour, par, par exemple, attirer les votes de la communauté euh, des communautés auxquelles ces gens-là appartiennent. Eh ben demander à ces gens-là, est-ce que c'est permis dans l'islam de participer aux élections, puis d'être un député, ou d'être un ministre, ou d'être un représentant dans, dans Dans les élections ou dans les partis de courte, et vous allez voir qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là. Bien entendu, ils vont dire oui. Mais c'est pas juste ça la question, c'est que, sur quoi ils se battent pour dire que c'est permis. C'est ça le pire. Ouais, il y en a qui comme Hassan Hussein et Christian et d'autres, qui disaient que celui qui vote pas, il fait un péché. Il y a un frère qui me disait ça une fois même ici à Montréal, comme les. Ouais, non, je le sais, lui qui dit ça, mais c'est pas juste lui, c'est. Il y a d'autres qui disent ça, comme d'autres parmi les, les Ikhwan qui sont Arabes, dans les pays Arabes, ils disent la même chose. Et donc, eux, ils font juste traduire, les Ikhwan en France, ils font juste traduire en français ce que les Ikhwan, leur tête, sont en train de raconter dans les pays Arabes. Alhamdulillah. Hey, eh, mashallah, Donc, euh, donc c'est ça. Et donc, ces gens-là, vous les voyez, ils vont, ils, ils connaissent pas. Le chef, comme le chef Mohamed Allah, dit, ce sont des gens. Ils ont pas de connaissance de, de l'islam, du système de l'islam, hein. Et ils n'ont pas non plus compris la réalité de ces parlements, de dire qu'est-ce qui se passe dans les parlements, hein. Euh, imagine parlement-là. Imagine qu'un musulman est, est élu dans dans un dans un de ces parlements là et qu'il va aller euh, il doit voter pour un projet de loi. Hein. Comment on peut même pr présenter ce projet de loi là alors que c'est contraire même à l'islam? Exactement. Oui, c'est ça Le parti politique par exemple, euh, le parti euh, comment ça s'appelle bon, C'est ça, c'est ça, le mariage des homosexuels, c'est ça, la légalisation des drogues euh, aux états unis c'est la même chose avec les républicains, qui pratiquent, euh, pas les républicains, les démocrates, eh ben, au Québec, il y avait le parti euh, québécois, et il y a plein de, de gens qui étaient représentants dans ces partis-là. Sont d'origine soi-disant maghrébine et qui se disent musulmans. Et, euh, et, Ali subhanallah, il, le, le chef de ce parti-là, c'était un homosexuel déclaré, hein, André Boisvert, Bois clair, ouais, Bois clair. Donc, c'est pour dire, subhanallah, comment toi tu dis musulman, puis tu rentres dans un parti qui dit que c'est permis à deux hommes de se marier, ou à deux femmes de se marier, et puis dont le chef de ce parti-là est ouvertement déclaré comme étant, ce, faisant partie de ces gens-là. Eh ben, il y a quelque chose qui, qui il, y a quelque chose, il y a quelque chose qui marche pas. Et le pire aussi, par la suite, c'est que de voir par la suite que des mosquées, comme, euh, mosquées, euh, ICQ, hein, et les mosquées Sunna, et d'autres mosquées à Montréal, ouvrent leurs portes à ces gens-là qui représentent ces différents partis politiques-là, Et qui demandent, qui y qui ouvrent leurs portes aux députés et aux ministres et à ces candidats des différents partis pour venir faire leur euh, leur prêche et demander aux gens sur la mosquée de voter pour eux, que ce soit le parti libéral, le parti euh, conservateur ou le parti euh, québécois ou d'autres. Alors que là, ça n'a ça n'a aucune, aucune place À se faire dans la mosquée. Ça ces choses-là, ça n'a rien à voir avec des choses qui n'ont rien à avec que, que des choses, disons, ces gens n'ont rien à faire dans la mosquée. Ils sont des coups S'ils viennent à la mosquée, c'est eux qui doivent s'asseoir pour écouter. C'est pas, pas que eux, ils vont venir et puis ils vont <cười> parler aux musulmans. Et, et, et s'ils viennent, c'est pour sera venu sur l'islam, pour apprendre sur l'islam, pour apprendre sur le tawhid, pour, pour euh, savoir s'ils si doivent euh, suivre le, la bonne voie de l'islam et non pas pour qu'eux viennent pour s'adresser aux musulmans et les appeler au kuff et à l'égarement, donc c'est ça et là on leur donne la place et on les laisse parler et il y en avait un qui était ouvertement homosexuel on l'a laissé venir à la mosquée et parler devant les gens à la mosquée des fois c'est après la prière de dounoura Hein, le frère, il le sait, hein, tu as déjà été témoin de ces affaires-là. Ben ouais, les est des Affaires étrangères, hein, ils vont dans la mosquée, l'imam, il l'accueille et tout, il le présente à tout le monde, il dit, ouais, il va nous parler et tout. Et en échange, peut-être, ils, ils vont leur promettre, euh, soi-disant, un, un stationnement pour, euh, pour les musulmans, là, euh, ou bien, sinon, une école, ou bien une mosquée, ou des trucs de ce genre, hein? La a c'est devenu bas à ce niveau-là. Et, et, et le plus drôle, c'est qu'ils ne rentrent pas dans les églises pour aller dire aux gens, voter pour tel parti ou tel parti. Ils ne rentrent pas non plus dans n'importe quelle église, ni catholique, ni protestante. Ça se fait pas. Et chez les juifs, bon, les juifs, peut-être que chez eux, ils le font. Mais nous, on est des musulmans. Il n'y rien à, notre religion, c'est, <rire> la mosquée, c'est pour adorer Allah, ce n'est pas fait pour ces affaires-là. Et donc, il y a des groupes musulmans, il y a des groupes de, de gens de pays musulmans d'origine euh, musulmane. Je ne sais pas comment les appeler ces groupes-là. C'est des associations culturelles hein, laïques hein, qui offrent des services, soit disant communautaires à différents groupes communautaires dans la, dans la société, soit euh, pour les Marocains, soit pour les Algériens, soit pour les Tunisiens, soit pour les Soit pour les Maghreb en général, soit pour les Libanais, les Syriens, d'autres communautés. Chaque groupe, ils en ont leur, des groupes qui les représentent. Et parmi eux, des fois, il y a des islamistes, et il y en a parmi ces associations-là, qui s'associent aux islamistes, hein. Et c'est pour ça que tu trouves des, des, des islamistes, soit disant des Irwan, ou d'autres groupes de Bédar, qui font partie de ces groupes de, groupes laïcs, des associations de laïcité, qui appellent à la laïcité et qui encourage indirectement au vote et à ces trucs-là, à une participation citoyenne et de dire aux gens, vous devez rentrer dans le processus électoral et des trucs de ce genre. Donc, le chef dit, ces gens-là, c'est des gens qui ne connaissent rien de l'Islam en fait, et en même temps, ils n'ont pas compris la réalité de ce que de ce que signifie La, euh, le fait de, les, des assemblées euh, législatives et toutes ces choses-là, ils ne voient pas qu ce que ça contraint de coffre et euh, de, de se moquer des signes d'Allah Et donc la voie des croyants ne leur a pas été clarifiée, c'est-à-dire ils n'ont euh, pas compris ni la voie des croyants ni la voie des Moudjurili, parce qu'Allah dans le Coran il a clarifié la voie des croyants et il a clarifié la voie des criminels et des mécréens. Il n'a pas seulement clarifié la voie des croyants, il a expliqué aussi la voie de l'égarement pour, pour éviter qu'on tombe dedans. Maintenant il y a l'autre catégorie, c'est une personne qui connaît la voie des croyants en détail, mais qui ne connaît rien de la voie des criminels. Et ça c'est tiré de l'explication de l'imam Zul Qayyim al jawziya dans son livre Al-Fawahid, il explique les différents degrés de personnes par rapport à la voie des croyants et la voie des criminels. Et il dit qu'il y a des gens qui connaissent la voie des qui connaissent ni la voie des criminels ni la voie des croyants. Ça c'est égarement total. Il y a ceux qui connaissent la voie des la voie des et la voie des mouminens. Et ça c'est ça c'est des gens qui sont au top parce qu'ils connaissent les deux en détail. Et il y a ceux qui connaissent la voie des croyants mais ils connaissent pas la voie des Mugilini et ceux-là c'est des gens qui peuvent accepter parfois certaines faussetés justement parce que ils connaissent pas justement la voie de l'égarement et euh, donc c'est ça qu'il il a expliqué ces, ces, ces choses-là en détail et le chef il le reprend et pour montrer en même temps par rapport à la démocratie puis au parlement comment certaines personnes à cause de leur ignorance de la vérité peuvent tomber dans dans dans l'égarement à, à cause de ça donc Euh, les chefs, ils disent que ces gens là ils connaissent pas la voix des, euh, des, des, des ils connaissent la voix des Muminim, mais ils connaissent pas la voix des Mujrimin. Excepté ils connaissent en, en général, ils ont une vision globale, mais ils ne connaissent pas les détails, euh, ils ne connaissent pas leur ruse, ils ne connaissent pas euh, le fait que ces gens là ils montrent quelque chose en apparence, mais que c'est contraire à ce qui est caché en réalité. Donc ils donnent une ils pensent que ces gens là sont des gens qui ont une bonne intention, qui veulent le bien et ils se laissent tromper, hein. beaucoup parmi les gens de bien, ils se laissent tromper par les prétentions et par les ruses, des gens qui appellent au Parlement et aux assemblées euh, législatives et aux assemblées du peuple, etc. Et, et, et ils ils se laissent tromper par le fait que ces gens là disent on veut seulement le bien et on ne veut pas sortir de la charia, on veut juste euh, participer. Aan assemblée du peuple voor faire passer le bien en voor amener een bienfeit. De Cheikh Hassan, dat Cheikh Hassan ibn Qasim, zei: Ik heb in de maatschappij van de acht van de middelen die ik opgemaakt heb, met die ik opgemaakt heb, met name de <sussionale> Donc le chef, il explique bijna dat, en ook wel van de la euh, démocratie et des democratie en de différentes de qu'il a entendues et des livres de a lus et des, de la réalité qu'il de vécue au Yemen à ce sujet-là. On va, on va peut-être commencer juste un point, puis on va puis on va laisser les autres pour la, pour la suite. On va on va commencer avec le premier point parce que c'est le plus important. Puis au premier cours, au prochain cours, Charles, on va le reprendre, puis on va continuer les autres pour que ce soit euh, plus bénéfique. Le cher Lindsay, euh, la première le premier méfait parmi les choses qui ont rapport avec le, les élections et la démocratie. عدم تحكيم شرع الله فزيش قطع على وضع الله في في في Assemblies législatives et dans les trucs اي من من سن سن قوانين وتشريعات ضاه تشريع الله وهذا كفر لله انا sun sun aw sunna qawanin sunna qawanin c'est-à-dire le fait de faire des lois et des législations qui euh يعني yani la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala dat, ça c'est kufr c'est le fond de mes et de rejet de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et il mentionne les preuves de ça <coughs> وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال: ومن لم ولمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون Wa man min Allah verset qui montre que c'est interdit pour un musulman de prendre comme juge autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala inayatna dans la 658, le verset de Surah Al-An'am, le jugement n'appartient qu'à Allah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Donc, euh, ça c'est une preuve. Ensuite, le verset 44 dans Surat Al-Ma'idah « Et quiconque ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre comme révélation, alors ceux-là sont les caférons, ceux-là sont les mécréants. Euh, » L'autre verset après, euh, verset 45, il dit « Et quiconque ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre comme révélation, alors ceux-là sont les injustes. » Et L'autre verset qui suit, euh, verset 47 « Quiconque ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre comme révélation, alors ceux-là sont les facécônes. Cool. » En in het verset euh, 65 van de al la yumminuna haatta shajara thumma <tank> yajidu cest C'est-à-dire, non, par ton Seigneur, ils ne sont pas croyants, tant qu'ils ne t'ont pas pris, toi, comme juge, c'est-à-dire, toi, le prophète, Muhammad wa comme juge, en tout ce qu'il y a euh, de désaccord entre eux, puis qu'ils n'auront trouvé en eux-mêmes aucun désaccord pour ce que tu auras Euh, décrété comme jugement et qu'ils se soumettent en complète soumission, et euh, donc ça c'est l'explication à propos de ce verset qui montre qu'un musulman il doit être satisfait du jugement d'Allah, peu importe la décision ou le, le, la conclusion du verdict, hein, si tu vas, être, si tu vas aller pour euh, y aller, un problème que tu as avec un frère ou n'importe quoi, t'en vas devant un juge dans une cour dans un pays musulman qui juge selon la Sharia, hein, et que le juge te donne le verdict de l'Islam au sujet de cette question, tu dois être satisfait si c'est en ta faveur, et si, toi le, si la, la, la, la, la décision de la charia est en ta faveur, tu dois l'accepter bien entendu, et croire que ça vient d'Allah subhanahu wa et si c'est contre toi aussi tu dois l'accepter, et croire que ça vient d'Allah subhanahu wa Et tu dois être satisfait de ce, de ce, de ce, de ce jugement-là. Parce que c'est le jugement qui vient d'Allah. Parce que c'est pas juste quand c'est en ta faveur que tu dois l'accepter, mais même quand c'est contre toi tu dois l'accepter. Et donc, tout ça c'est des preuves qu'un musulman, il doit prendre comme juge la loi d'Allah. Et non pas la loi qui est contraire à la loi d'Allah. Une loi qui, qui vient pas de la loi faite par Allah. Pardon, la loi qui est révélée par Allah. Et, euh, Les gens qui rentrent donc dans les assemblées, euh, législatives et des trucs de ce genre, eh ben, c'est comme s'ils si sont d'accord ou qu'ils acceptaient le fait que des gens se permettent de faire des lois en dehors d'Allah subhanahu ta'ala qui sont contraires à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça veut dire qu'ils ne prennent pas en considération ces versets-là qui nous obligent et qui nous ordonnent de juger selon la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord Et que c'est une condition de la foi. Parce que Allah a dit Fala wa rabbika, la Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants. Hatta Jusqu'à ce qu'ils t'ait pris comme juge entre, euh, entre eux dans leurs affaires. Dans leurs désaccords entre eux. Et dans un autre verset, dans le verset 50 dans Surah Al-Ma'idah, Allah s'est dit Est-ce le jugement de la Jahiliya qu'ils qu cherchent Le jugement de la diatribe, c'est quoi C'est les gens qui jugeaient par leur coutume, par leurs traditions, par leurs, euh, par leurs, euh, par leurs euh, lois que leur euh, chef avait inventées, ou bien par des lois que les gens faisaient comme les magiciens, les sorciers, les fous de Bonaventure, bonne aventure, hein, les, les devins. C'est eux qui faisaient les lois et qui légiféraient. Donc tous ceux qui, qui, qui recherchent ces lois-là et ces choses-là, eh c'est comme s'ils recherchaient le jugement de la guerrilla, le jugement de l'ignorance, et après, Allah lui dit Et qui est meilleur qu'Allah en comme, comme, euh, jugement pour un peuple qui a la conviction Personne, parce que tu as la conviction en Allah, tu crois en Allah, tu crois en Allah, tu Et donc, tu vas pas accepter que personne d'autre comme juge dans tes affaires. Et après le chiens, il m'a les paroles de l'imam Ibn dit dans le tafsir Ibn qui dit بلا مستند من شريعة الله، إلى أن قال ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. دكتور الشيخ الزيداء تفسير، د. الشيخ الكثير الزيداء تفسير نص تفسير القرآن العظيم il dit qu'Allah, il, euh, le, le il a dénoncé la personne qui sort de son jugement, qui est clair et qui contient tous les biens, et qui interdit tout ce qui est mal, et il, il critique la personne qui s'est détournée de ce qu'il a révélé vers les passions, les opinions, et les accords sur lesquels les gens ont, euh, c'est-à-dire les, les lois sur lesquelles les gens se sont mis d'accord qui sont Euh, qui ne viennent, qui ne retournent pas à la charia d'Allah, ok Donc ces gens-là, les chef dit, après tout dans le même verset, en expliquant le même verset, il dit quiconque fait ça parmi eux est un mécréant. et il est obligatoire de le combattre jusqu'à ce qu'il revienne au jugement d'Allah et de son messager, et qu'il ne juge que selon ce qu'Allah a révélé, que ce soit dans ce qui est grand ou petit. Que ce soit dans, chose, dans plusieurs questions ou dans une question, euh, il doit juger selon la loi d'Allah. Bien entendu, à ce sujet là, il faut bien comprendre et distinguer entre qu ce qui est kufr Akbar et Kufr asrar. on a expliqué ça déjà le, le, les catégories qui sont kufr akbar, c'est celui qui place la loi des hommes au dessus de la loi d'Allah, ou qui dit qu'elle est équivalente à la loi d'Allah, ou qui dit qu'elle n'est pas équivalente, mais qu'il est permis de juger par une loi qui est contraire ou autre que la loi d'Allah Ces catégories-là sont des catégories qui font sortir quelqu'un de l'islam, euh, ou bien quelqu'un qui dit que la loi d'Allah est dépassée à l'époque actuelle, et qu'on ne on on peut plus juger selon les lois de l'islam au 20ème siècle, parce que ça c'était pour le passé, maintenant on est dans une époque moderne. Une personne qui dit ça, elle est aussi grandeur de l'islam, il est qu'elle peut avoir dit ça. Toutefois, une personne par exemple qui reconnaît que la loi d'Allah c'est la meilleure et qu'on est obligé de juger selon la loi d'Allah et que de juger par autre que la loi d'Allah c'est haram, que c'est un péché, mais qu'il le fait parce qu'il suit ses passions ou parce qu'il aime l'argent, ou parce que euh, il s'est fait offert un poste ou il ne veut pas le perdre et il, il suit ses passions là-dedans et il sait qu'il est dans le, dans le faux et il sait qu'il est fautif et il sait que c'est haram, lui il n'est pas en dehors de l'Islam. Il est qu'un seul mais son kuf, c'est-à-dire le coffre Qu'il a, qu'il a commis en faisant cette forme de ce C'est pas un courfe qui le fait sortir complètement de la religion musulmane. Plutôt, c'est un courfe qui est, euh, moindre. C'est le courfe d'une courfe. C'est-à-dire, c'est un courfe qui est moins grave que le courfe qui fait sortir de l'islam. Toutefois, c'est un acte qui a été qualifié par Allah comme étant un acte de courfe. C'est-à-dire, c'est un grand péché. Un parmi les plus grands péchés que quelqu'un peut faire. Et euh, les gens de Bid'a, parmi les Khawarij et les égarés à ce sujet-là, qui, qui, qui tombent dans le takfir aujourd'hui, ils tombent souvent dans le takfir à cause de, ce, de cette question-là, parce qu'ils ne distinguent pas entre le Kuf mineur et le Kuf majeur, ou le Kuf akbar et le Kuf asra. Ils mettent tout le monde dans, de, dans la même catégorie et ils font sortir tout le monde de l'islam à cause de ça. Donc c'est bien de spécifier, de clarifier cette question-là, pour éviter justement les ambiguïtés. Mais c'est juste pour faire comprendre aux gens que, il y en a parmi les gens qui rentrent dans ces parlements-là, parmi les gens qui se disent musulmans, qui croient que la loi des hommes est meilleure que la loi d'Allah. Ou qui croient qu'elle est équivalente. Ou qui croient que c'est permis de juger par les lois, par les hommes. Et ça, c'est courte akbar. C'est une forme de courte majeure qui fait souffrir les gens de l'islam. Et il y en a parmi les, les gens qui se disent musulmans, qui, sont, qui se disent laïcs en même temps, hein, et qui disent que c'est Que les lois de, de Dieu sont dépassées et que c'est des lois qui sont rétrogrades et qui sont euh, euh, pas dates et qu'on peut plus les, les appliquer. Et donc des gens qui disent ces choses-là, bien entendu. Ça, c'est des lois, c'est ces paroles-là, c'est des paroles de couvre. Et ces gens-là qui croient de cette façon-là, alors qu'ils savent la vérité, alors ces gens-là sont des couverts, sans aucun doute. Après, le chef s'est dit :« Où comme tout. وشيف حسن بن قاسم امتي ما في نيوه في نيوه الايات الدل على ان الحكم والتشريع لله تعالى وحده كثيره وان من حكم بغير الكتاب والسنه فقد حكم بالطاغوت كما قال تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما أنزل بما انزل اليك وما انزل من قبلك dus dat is wat de En ook de versen die moeten Donc ça c'est ce que le cheikh a mentionné, il doit uniquement juger a légiféré lui seul ils très nombreux Et que le, ju le jugement par autre que ce qu'Allah a révélé dans le Coran, dans la Sunna, et en fait, ça veut dire que tu as jugé selon le par autre, Si tu ne juges pas par la loi d'Allah, tu as jugé par le par autre, Ça, c'est expliqué dans plusieurs versets dans le Coran. Et parmi ces versets, il y a le verset 60 dans surah nisa Et le verset, il dit N'as-tu pas, pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été euh, N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été révélé sur toi, au Muhammad, et ce qui a été révélé avant toi, parmi les lois qui ont été révélées aux autres prophètes avant. Ils veulent prendre pour juge le Tarut, alors qu'on leur avait ordonné de rejeter la foi, de, de ne pas croire en, en le Tarut, et le Tarut, on l'a plusieurs, plusieurs fois expliqué, c'est tout ce qui est euh, adoré en dehors d'Allah, à la part les hommes ou qui appelle, à se faire adorer, qui, qui appelle à se faire adorer et qui est satisfait de ça, hein, ou bien qui... Il euh, y a une toute chose qui appelle à... Il y a une toute personne qui appelle à son, à son propre obéissance dans ce qui est contraire à la loi d'Allah. Euh, donc tous ces gens-là sont considérés comme étant des pro et les lois faites par les hommes qui sont... Euh, loin de la révélation d'Allah, ceux-là, c'est ça fait aussi partie, ces lois-là font partie aussi de qu ce qu'on peut qualifier comme étant un Hein Bien entendu, comme cela a été expliqué par les « ulama » et le « shaykh » il dit, et le « shaytan » il veut certes les faire s'éloigner et les faire s'égarer d'un égarement évident, d'un égarement lointain. Donc ça c'est les points qui ont été mentionnés à ce sujet-là, ça c'est le premier point, hein, à propos de, des méfaits de, euh, des, des, des élections et des parlements et des trucs de ce genre. Donc là, maintenant, on va terminer avec ça, mais c'est juste pour dire comment des, des gens qui se disent musulmans, hein, qui savent que de juger par autre que Allah c'est cof, que ça fait sortir de la foi, comment ces gens-là peuvent prétendre par la suite d'être que c'est permis de, de, de, de croire à la démocratie, et de croire à des lois faites par l'homme, et de croire à un système basé sur ce système-là, alors que ces versets-là sont clairs. Comment ils arrivent à s'éloigner et à jouer avec la religion de cette façon. Donc on va s'arrêter avec ça, puis on va continuer. InshAllah euh, le prochain cours.